Posé par mots couleurs, vous y découvrirez tableaux, bandes dessinées et polars dans une ambiance de silhouettes furtives, de voleurs et détectives. Horaires d'ouverture 030 81 66 38. L'association Perle nous invite à participer à l'opération des Lumières pour l'espoir. En achetant une bougie ou un pince à 2 euros l'unité, vous aidez la recherche contre le cancer du sein. Les bénéfices récoltés seront intégralement reversés aux associations participantes. Pour en savoir plus, appelez l'association Perle 20 94 71 48. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxiefm.com. au cours sur Galaxy.